La b e l Rock, l'émission pas comme les autres, de retour sur le net pour un podcast spécial. Rentrez é toujours aussi confortablement assis dans mon salon, en train de vous sélectionner comme ça de la musique indé, des, des, des trucs que je kiffe,、hein. franchement, des trucs que j'ai écoutés ces dernières semaines et que j'ai envie de passer dans cette émission de, de radio. Voilà, on va y aller tranquillement avec un coup de cœur qui nous vient d'Allemagne qui s'appelle Collective t e r m s t r a s s e et puis on enchaînera avec un, un autre coup de cœur qui nous vient d'Angleterre ce coup-ci qui s'appelle p l Alors, tout au long de ces deux heures, évidemment, vous en avez l'habitude si vous êtes des fidèles auditeurs de la Bell Rock, il y aura du calme, il y aura de l'excité, il y aura du dub, il y aura de la musique africaine, il y aura de l'indie, il y aura de la pop, et puis il y aura des choses un petit peu plus bizarres comme Sam Prekop qui va arriver bientôt sur les platines de la Bell Rock. Allez, on y va donc, collectif Tormstress, ça s'appelle On Heinz, ça vient d'Allemagne, et c'est uniquement dans la Bell Rock. Shanti, I turn it right. Label Rock, toute l'actualité des labels i n d é pop, rock, electro, reggae, world. Label Rock, le podcast rentré septembre 2011 avec Collective t e r m s t r a s s e pour commencer, et puis à l'instant, Plank, ça s'appelait Pig Sick, un remix que je trouve particulièrement réussi. Allez, un petit peu de bizarre maintenant dans cette émission avec Sam p r e c o p ça s'appelle Brambles, et c'est tiré de son dernier album sur le label de Chicago. Freely jockeys. Vous Écoutez le son de Label Rock, un son plutôt bizarre qui nous venait de Chicago sur le label Freel Jockey, un artiste qui s'appelle Sam p r e c o p que j'aime beaucoup. Excellent album hein, si vous aimez les choses vraiment weird, comme ils ont l'habitude de dire du côté de, de l'Angleterre. Bizarroïd, e moi je dirais. On continue, plus tranquille, plus traditionnelle, avec une belle voix féminine, celle de Smoke Fairies. Leaves down, and the branches ached o u t l o u d like they were screaming. One night, the w i n d t o o k h o l d and should this. to faint Label rock, encore une fois, tous les track listing s disponibles sur le site avec des liens MySpace et puis tout ce qu'il faut savoir. Smoke Fairies pour commencer, donc petite voix folk féminine, et puis à l'instant un hommage à l'astronaute russe Gagarine avec un extrait d'un single sorti sur le National Geographic Record Label. On va repartir du côté de l'Angleterre, retrouver quelqu'un qui me faisait kiffer il y a p e Une dizaine d'années, on va dire. Elle s'appelle Isabelle Isobel, même je dirais Montero. Elle est donc de Londres et elle avait l'habitude. Elle continue d'enregistrer sous le nom Drugstore. 9 ans qu'on attendait son retour. Le voici, le voilà. Avec un album qui s'appelle Astronomy. Premier extrait de cet album, ça s'appelle Sweet Chili Girl. On continue dans les voix féminines. Sweet Chili Girl. Wow. In the streets where other girls won't go and no one else would meet, where l o v e r s l o s e the will to live and fall down in defeat, and love is like a burning wheel that goes around. 『La crème de la musique alternative』、découvrez-la tout de suite dans La b e l Rock. Du nouvel album du groupe lyonnais Dynamix, encore une fois témoignage de la fascination qu'exerce la soul américaine sur la musique jamaïcaine. Le titre s'appelait Little Pablo. On laisse Lyon, on part plus chaud, plus exotique, on part du côté de l'Afrique. Retrouvez le fils, un des fils de Monsieur Fela Kuti, Sean Kuti et son groupe Egypt Haiti, ça s'appelle You Can Run. Who have All they people, you. a w e e b i l come to the wobble w e e b l e a l l they the artist, s no c r a z y and the people, them amaze. Who have a w e e b i l come to the wobble w e e b l e You dance of physical, you can't move like a fever when you. w o b b l e w e e b l e come to the wobble w e e b l e a l l the artist, s no c r a z y and the people, them amaze. Follow me step, I watch closely. Fedo the wobble w e e b l e is not too easy, y o u happy. Bend your back and roll your belly. Put your hand by your head, and windy, windy. Like you're half crazy. My attitude, girls, have they dance already? So just wobble weeble, come do the wobble weeble. That's e d n a physical, you can't move like you're feeble. You? Wobble weeble, come do the wobble weeble. a l l t h e artists new crazy? Are the people them amaze when you wobble weeble? Come do the wobble weeble. That's e d n a physical, you can't move like you're feeble when y o u Come d o u g the wobble w e b l e all the artists, new c r a z e all the people, them amaze. It no matter if you're old, it no matter if you're young. For real, all the wickedest dancers, j a m dumb. It make the shots of them w a r b Them done. When night time comes, my draft he wins some. t h e m a do the wobble weevil till t h e m both tumble down. Nancy starts s m i l e like she w a n t give me some. t h e m a do the wobble weevil till the rising of the sun. Oofy get left and Oofy come, come, just. Wobble weevil, come do the wobble weevil. The dance are b u s i c a l y o u c a n t move like your p e o l e when y o u wobble weevil. Come do the wobble weevil. All the artists, you're praised, all the people, they're my friends when y o u wobble. J'espère que vous êtes toujours aussi pépère à écouter la Belle Rock comme moi je suis peinard tranquillement dans mon salon en train de sortir des scuds et puis de, de faire quelques apparitions au micro en direct live comme ça à la maison. Ça fait plaisir. Allez, on va laisser tomber le reggae de monsieur d u b m a t i x et on va repartir s'écouter une petite série électro. Tiens, on commence avec le projet Cannes, un single qui s'appelle Helter Skelter. Et oui, vous écoutez la Belle Rock. À l'honneur de ce programme, de ce podcast, Label Rock pour la rentrée 2011, Cannes pour commencer, h Elter Skelter, c'est sur le label Punch Drunk Records. Et puis à l'instant, un disque qui date de l'an dernier, mais que j'ai ressorti、euh, bah, la semaine dernière et que j'ai réécouté avec plaisir. C'était、euh, du dubstep évidemment avec Magnetic Man,、euh, le titre ping-pong. Et puis on, on continue avec peut-être mon coup de cœur du moment. Le disque qui tourne, qui tourne, qui tourne sur les platines de l'excellente techno signée Alessio Meureux. Ça s'appelle la h y p o c h o n d r i a c Alors là, franchement, montez le son. Tout ce qui est bon dans la techno est dans ce disque. Voilà. Bombe, bombe, bombe. Alessio Meureux dans la Belle Rock tout de suite. h y p o c h o n d r i a c et drop, et drop, et drop. It drop. Bop, bop, bop. Ça se termine comme ça. Plutôt abrupte la fin, en tout cas vachement efficace ce morceau signé Arnaud r e b o t i n i All You Need is Techno. Juste avant, c'était le gros coup de cœur. Alessio, Mereux. u Cet artiste qui vient de Sardaigne et qui signe donc cet excellent titre qui s'appelle Hypochondriaque. Je vous ai vu hein, en train de transpirer, en train de danser chez vous, là, comme ça, là. Il va falloir se calmer, hein, les petits amis. Il va falloir se calmer. D'ailleurs, on va se calmer puisqu'on va repartir du côté du. Souvenez-vous, dans les années 60, il y avait un, un baba cool, un baba cool qui s'appelait Donovan. Et ben, il avait un petit côté un petit peu plus blues que certains d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas. Et on va le, le découvrir. Oui, ça sert à ça aussi la Belle Rock,、hein. franchement.、Voilà. Donovan, donc,、euh, avec un extrait un petit peu plus blues, même très blues, qui s'appelle Get Thy Bearings. Voilà, Get Thy Bearings. On y va. Allez, c'est la Belle Rock. Get your berries, know your time. Don't you worry, weather's fine. All the world love what I'm saying. s a a a Bellrocket. Toute l'actualité des labels indés, pop, rock, é l e c t r o reggae, world. Oui, c'est bon, ça. C'est plus le son de, de la belle rock, je vous entends dire. Plus du rock, évidemment. Allez, les Français de Quadricolors qu'on avait a p e r ç u et applaudis du côté des Mardis du Grand Marais, Riorge, il y a quelques mois, souvenez-vous. De retour donc avec un, un nouvel EP, un nouveau maxi. Je suis en train de, de le choper là justement qui s'appelle Hide l i v e Pretend More Than. 4 titres,、euh, voilà. C'est plutôt sympa.、Euh, je les aime pas tous, hein, je dois avouer, mais、euh, celui-ci je l'aime bien. Hein, il s'appelle The Wrong Way. Voilà, c'est celui qu'on vient de, de s'écouter. Donc voilà, 4 titres à, à écouter, à découvrir hein, évidemment. Euh, vous euh, cliquez sur、euh, le lien qui est sur le, le blog de la b e l Rock et vous en saurez un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant? Bah, je sais pas, surprise, surprise. Allez, j'appuie sur clic, c'est parti! 何<音楽> son de la Bellrock qui fait pas dans la demi-mesure. Avec le producteur anglais s u r g e o n nouvel album qui s'appelle Breaking the Frame sur le label Dynamic Tension, Tension de la tension. Il y en a sur ce morceau Radiance, grosse chambre d'écho pour ce producteur donc anglais de techno que j'aime beaucoup et que je suis depuis t r o facilement une dizaine d'années et qui continue à me surprendre. Surprenant aussi, tiens, le remix signé Omar Suleiman. o du c r i s t a l i n e de Björk juste avant. Voilà. La belle rock, ça continue. Vous l'avez compris, On peut passer du rock, on peut passer à l'électro en passant par la musique arabe. Bref, tout ça, c'est, c e s deux heures de, de sons pas comme les autres. C'est deux heures de bonheur où je kiffe. Vous êtes toujours en direct de ma salle à manger ou de mon salon, je devrais dire, avec le micro posé comme ça à côté de, de l'ordi et de platine, donc qui tourne et on continue comme ça. Voilà. Allez, on continue. Avec justement une petite douceur, histoire de, de se reposer quelque peu. I was born when she kissed me. I died when she left me. I lived a few weeks while she loved me. Électriquement très satisfaisant. du rock du bon dans la belle rock avec、euh, du calme pour commencer Comet Gain donc in l o n e l y Place pour hein, une version、euh, plus calme c'est peut-être l'extrait le plus calme du、euh, nouvel album et puis、euh Un album qui tourne toujours, encore une fois,、euh, sans mes platines, c'est l'album solo Demolished Fault de Thurston Moore, hein, un des、euh, ex, j'allais dire ex, non, ça continue encore les Sonic y o u t h s mais bon, peut-être、euh, celui qui est le plus、euh, prolifique, on va dire. Et puis,、euh, juste après Timber Team, i m ce groupe que j'ai découvert il y a 2-3 ans et dont j'adore l'ambiance un petit peu à la David Lynch, assez sombre comme ça,、euh, qui me plaît beaucoup. Et puis,、euh, là, on était reparti、euh, dans les starting blocks avec un groupe anglais qui s'appelle b e r s Un, un groupe qui existe aussi de pareil depuis des années et qui fait de, de la pop indé sans prétention comme ça et qui se fait vachement plaisir. et Le nouvel album chez Fortuna Pop est excellent. Voilà, le, le titre s'appelait Jim Henson's Creature Shop. C'est pas facile à dire tout ça. Voilà, la belle rock. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue, on met du bruit, pas du bruit, on reste en Angleterre. Allez, on reste en Angleterre. アニット・ウォー・シェイク、テンテク・ウォー・シェイク、テンテク・ウォー・シェイク、テン It w o r k s a g a i n Label Rock, Toute l'actualité des labels indés, pop, rock, é l e c t r o reggae, world. L'excellent pop de Pete and the Pirates pour commencer. My s o n Hat, extrait de leur dernier album. Extrait aussi de leur dernier album, celui de l'album de The Loves sur l'excellent label Fortuna Pop. C'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant. Ça s'appelait That Boy Is Mine. Mes petits amis,、eh、l'émission se tire. C'est bientôt la fin de ces deux heures.、Euh, ce que je vous propose, c'est de, de, de terminer avec une petite touche électro. Tiens, une petite session électro, quelques petits titres comme ça enchaînés, histoire de se faire plaisir et de se défouler les jambes. Allez, on commence a Avec Marcus Intalex de l'excellente Drum and Bass de la Jungle qui nous vient d'Angleterre. C'est tiré d'un album qui s'appelle Twenty One. Premier titre porte bien son nom puisqu'il s'appelle Navigation Céleste. On y va. Session Electro pour conclure ce podcast. Je vous avais promis de quoi vous défouler les jambes. Je pense que vous n'avez pas été déçus. Marcus Intalex pour commencer avec de la Drum and Bass, donc Celestial Navigation. L'album, je vous le rappelle, s'appelle Twenty One, Il est excellent. Au milieu, il y avait E-N-E-I.、Euh, e、je ne sais pas comment ça se prononce. I-N-I peut-être. En tout cas,、euh, le titre, lui, s'appelait Moving Fast. Et puis, à l'instant, de l'excellente techno mélodieuse, comme j'aime et comme j'ai l'habitude de passer dans ce programme, signé Alan Félix. Fitzpatrick, le titre s'appelait Moon Palace. Alan Fitzpatrick, un excellent producteur anglais basé, il me semble, à Southampton. Voilà, c'en est donc terminé pour la b e l Rock. Je vous retrouve.、Euh Prochainement, bien sûr, pour de nouvelles aventures musicales dans ce podcast, pas comme les autres. Et on va se calmer un petit peu, on va rester dans l'électro, l'électro pop. On reste du côté de l'Angleterre avec、euh, bah, un album qui、euh, j'ai mis du temps à, à l'adopter. c Et album, puis finalement, ce titre en particulier, je l'adore. Il s'appelle The Look. Le groupe lui s'appelle Metronomy. C'en est terminé. Je vous dis à bientôt. Soyez sages, mais pas trop. C'était la Belle Rock. C'était Sébastien. Ciao, ciao.、Yeah. b e l r o c k Deux heures de son pas comme les autres.